« Fatale exclamation. » Le père Grandet regarda sa femme, Eugénie, et le sucrier. Il se souvint du déjeuner extraordinaire apprêté pour le parent malheureux, et se posa au milieu de la salle. « Ah, ça, j'espère, » dit-il avec son calme habituel, « que vous n'allez pas continuer vos prodigalités, madame Grandet. Je ne vous donne pas mon argent pour embuquer de sucre ce jeune drôle. »« Ma mère n'y est pour rien. » dit Eugénie. « C'est moi qui... »« Est-ce parce que tu es majeur ?» reprit Grandet en interrompant sa fille. « Que tu voudrais me contrarier ?»« Songe, Eugénie. Mon père, le fils de votre frère ne devrait pas manquer chez vous de... Ta, »« Ta-ta-ta-ta » lui dit le tonnelier sur quatre tons chromatiques. « Le fils de mon frère par-ci, mon neveu par-là. Charles ne nous est de rien. »« Il n'a ni sou ni maille. »« Son père a fait faillite et quand ce mire aura pleuré son sou, il décampera d'ici. » « Je ne veux pas qu'il révolutionne ma maison. »« Qu'est-ce que c'est, mon père, que de faire faillite ?» demanda Eugénie. « Faire faillite, » reprit le père, « c'est commettre l'action la plus déshonorante entre toutes celles qui peuvent déshonorer l'homme. »« Ce doit être un bien grand péché, » dit Madame Grandet, « et notre frère serait damné. »« Allons, voilà tes litanies !» dit-il à sa femme en haussant les épaules. « Faire faillite, Eugénie, reprit-il, est un vol que la loi prend malheureusement sous sa protection. Des gens ont donné leur denrée à Guillaume Grandet sur sa réputation d'honneur et de probité. Puis il a tout pris et ne leur laisse que les yeux pour pleurer. Le voleur de grand chemin est préférable au banqueroutier. Celui-là vous attaque, vous pouvez vous défendre, il risque sa tête, mais l'autre, enfin, Charles et déshonorée. » Ces mots retentirent dans le cœur de la pauvre fille et pesèrent de tout leur poids. Probe, autant qu'une fleur née au fond d'une forêt délicate, elle ne connaissait ni les maximes du monde, ni ses raisonnements captieux, ni ses sophismes. Elle accepta donc l'atroce explication que son père lui donnait à dessein de la faillite, sans lui faire connaître la distinction qui existe entre une faillite involontaire et une faillite calculée.